Euh, bonjour Martin, est-ce que, euh, est que tu peux te présenter Oui, Alors, je m'appelle Martin Pigeon, je travaille pour une ONG qui s'appelle Corporate Europe Observatory, donc l'Observatoire de l'Europe des entreprises, euh, depuis 5 ans maintenant. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur euh, les questions d'eau, euh, la privatisation de l'eau, mais sur la... maintenant je travaille beaucoup sur l'agriculture, l'alimentation et la recherche. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie le lobbying des grandes entreprises, influ leur influence sur les politiques européennes. Les manifestations et les blocages euh, qu'on aura demain euh, sont organisés par une alliance euh, qui a été fondée ou qui a été initiée, disons, par les producteurs de lait en Wallonie mm -hmm. qui sont déjà en lutte depuis 5 ans, plus ou moins. Ouais. Euh, et ils parlent beaucoup du traité transatlantique qui se négocie pour l'instant. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ils sont inquiétés par ça Alors c'est vrai que les producteurs de lait sont dans une situation terrible hein, depuis longtemps euh, parce que les prix se sont complètement effondrés, que les systèmes de soutien aux prix de l'Union Européenne sont en train d'être complètement démantelés. Enfin, c'est terminé quasiment. Euh, et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont dans une situation impossible parce que le prix de vente est quasiment inférieur au, au, au coût de production. Donc ils ne peuvent pas gagner leur vie comme ça. Euh, et ça, c'est quelque chose qui pousse le marché à la concentration. Donc les, les producteurs deviennent de moins en moins nombreux, de plus en plus gros. Euh, ce qui tire aussi les prix à la baisse donc on est vraiment dans un, dans un système très pervers où les, les, les, les disons les plus petits acteurs, euh, notamment bah, tout ce qui est ferme familiale, etc. n'ont aucune chance en fait dans, de s'en sortir. Et donc c'est vrai que euh, si, ce qui est en jeu effectivement dans cet accord de libre échange entre les états unis et l'Europe c'est d'étendre euh, en, fait, en quelque sorte le marché unique européen aux états unis et à l'Amérique du Nord en général parce qu'on parle, parle de l'Amérique mais il faut aussi parler du Canada et du Mexique Et donc là, si le marché devient encore plus grand, alors il va devenir encore, encore plus concurrentiel, donc les prix vont encore descendre, et le marché va encore plus se concentrer. Donc effectivement, ils ont toutes les raisons d'être très inquiets par rapport à ça. Bon, ce n'est pas que avant ce traité euh, de libre-échange que la politique de l'Union européenne euh, était bien et que tout d'un coup ça, ça, va, ça va aller mal, comme, comme, tu, comme tu viens de le dire Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles sont les dynamiques derrière, quelle est la logique et comment ça s'est passé, disons, les 40 dernières années Alors, c'est vrai que l'agriculture en Europe, pour l'Union Européenne, c'est un, un enjeu très particulier parce que, historiquement, ça a toujours été la, la plus grande politique commune. Euh, historiquement, c'était d'ailleurs une politique progressiste, assez ironiquement. Euh, c'était conçu comme une, pro, une politique euh, basée sur la préférence communautaire, sur le soutien au prix et sur le développement de la production. Il s'agissait de, de sortir l'Europe de la crise de, de production de l'après-guerre, de l'immédiat après après-guerre. Et c'était aussi vu à l'époque par, euh, par notamment tous les, toute la jeune génération d'agriculteurs et de, de paysans comme un moyen de devenir eux aussi des entrepreneurs, de rentrer dans la modernité, de, de sortir aussi de la dépendance par rapport à leur environnement familial immédiat, par, de s'émanciper de, de un peu des, des, des traditions, etc. Euh, donc on était dans un, à l'époque, je, je te parle des années 50-60, on était vraiment dans un discours très moderniste, très progressiste. Euh, alors c'est une politique qui a... Euh, très bien marché et beaucoup trop bien marché en fait ce qui fait qu'on avait des énormes euh, stocks de surproduction au, au début et dans les années 80 euh, les prix étaient euh, enfin en fait c'était euh, euh, devenu un, un instrument de dumping en fait sur les marchés internationaux où l'Europe inondait le, le monde entier Euh, de, de, avec ses produits bah, en l'occurrence laitiers euh, de bas etc, très subsidiés donc euh, c'était quelque chose qui était extrêmement destructeur en fait pour les, pour les, les agriculteurs dans, dans les pays en développement par exemple euh, et c'est quelque chose qui coûtait extrêmement cher etc donc, et qui était en plus extrêmement polluant euh, dans une, dans une, à l'époque on, on, on a commencé à se rendre compte vraiment des limites de cette approche là et du, de ce qu'on a appelé à, à partir de ce moment là le productivisme c'est à dire produire pour produire pour produire Euh, on s'est rendu compte que euh, la fameuse libération euh, des paysans, en fait, s'était traduite par... Alors effectivement, les paysans étaient devenus des entrepreneurs. Le problème, c'est que euh, par la professionnalisation, en quelque sorte, de l'agriculture, euh, on avait déjà une grande concentration déjà, de la production et donc euh, une destruction complète, en fait. Des, pas, pas complète, mais très aboutie des... Euh... Euh, bah des, des communautés rurales, en fait, de, de la vie dans les villages, etc., où avec l'exode rural, l'agriculture avait, de, la, avait de besoin de moins en moins de, de bras, de moins en moins de main-d'œuvre, et donc euh, les, plus, plus ça allait, en fait, et plus les agriculteurs se sont retrouvés euh, comme des entrepreneurs, mais complètement isolés, dans un, euh, à, à la tête de d'exploitation de, extrêmement euh, mécanisée, extrêmement capitalistique euh, pour lesquelles ils avaient dû beaucoup s'endetter euh, ils se sont retrouvés, comme je le disais de plus en plus seuls, euh, dans un système qui aujourd'hui les dépasse complètement euh, c'est très, très triste à entendre, entendre que, par exemple, moi je connais un certain nombre d'agriculteurs qui ont maintenant 50-60 ans et qui, ont, qui ont connu tout ça, et qui t'expliquent qu'ils ont choisi ce métier à l'origine pour, pour la liberté qu'il leur donnait. il euh, n'y a plus aucune liberté aujourd'hui enfin, ils, ils sont complètement prisonniers du marché Euh, et de ces logiques, et, euh, et aujourd'hui on est vraiment dans une impasse complète dans ce modèle-là. Euh, et donc au niveau de l'Union Européenne, alors l'Union Européenne est, a essayé un peu de réformer ça, euh, notamment pour un point de vue environnemental, donc ça c'est les, les différentes réformes de la PAC qu'on a connues depuis 1992 euh, à peu près, Euh, puis 1997, euh, puis 2002, puis 2008, puis maintenant la dernière, là cette année, qui vient d'être terminée. Et, et en fait, euh, le problème, c'est que euh, seul l'aspect vraiment environnemental a été pris en compte, euh, parce que ça fait écho aux préoccupations des urbains, en fait, qui sont euh, les, les électeurs majoritaires. Euh, et donc, les, euh, on a réformé la PAC dans un sens de plus grande libéralisation, Donc on a démantelé tous les systèmes de soutien à la production, de soutien au prix, mais on a aussi, et on a essayé de la rendre plus environnementale, disons un peu plus, euh, euh, ouais, enfin un peu moins destructrice en fait, euh, pour l'environnement. Et le problème c'est que ça, ça a beaucoup moins bien marché. Donc aujourd'hui on a effectivement très bien réussi à, à détruire les, les systèmes de soutien au prix, comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors, On voit les conséquences aujourd'hui, le prix du lait s'est complètement effondré. Euh, et le marché se concentre de plus en plus mais dans le même temps euh, les tentatives alors, euh, la, la seule, du coup la seule justification qui restait au budget de la PAC qui reste aujourd'hui le premier budget de l'Union Européenne c'est euh, presque 40% du budget de l'Union c'est plus de 50 milliards par an, c'est énorme Euh, C'était ce qu'on appelait en anglais euh, « public money for public goods », donc de l'argent public pour des biens communs. Euh, okay, on, on est d'accord pour continuer à subsidier l'agriculture, mais à condition que cet argent serve à euh, financer une transition vers une agriculture plus écologique, plus environnementalement responsable. Et le problème, c'est que euh, bah, notamment les grands céréaliers euh, et les, les grands producteurs de céréales, Euh, sont très attachés au système tel qu'il est aujourd'hui et ont obtenu gain de cause en fait. Et donc euh, la, la réforme de la PAC euh, auquel on vient d'avoir lieu est une, euh, est une défaite terrible. Je crois que c'est pour ma part mon, mon, mon appréciation personnelle. C'est que c'est la plus grave défaite du mouvement environnemental de, en Europe depuis deux de, de décennies. C'est extrêmement grave ce qui vient de se passer. On avait une, une, une occasion en or Euh, de vraiment réorienter euh, cette politique euh, dans un sens plus juste, enfin plus juste, je sais pas, mais au minimum plus environnemental, euh, plus, en, plus, plus écologiquement responsable. Il y a eu quelques tentatives de la part des Verts, notamment d'essayer de plafonner un peu les aides de façon à ce que ce ne soit pas les plus gros. Euh, de façon à ce que ceux qui perçoivent le plus euh, bah, ne perçoivent pas proportionnellement comme c'est encore le cas aujourd'hui et euh, le pire c'est que même la commission était plutôt favorable à ça, c'est-à-dire que la commission on avait marre de voir, de le dire dans la presse que voilà, les premiers bénéficiaires de la PAC c'était les grands groupes industriels et la rennes d'Angleterre. je caricature à peine euh, et même ça, ça a, et ça a échoué Alors, et ce qui est le plus triste dans cette histoire c'est qu'on euh, avait pour la première fois depuis le, avec le traité de Lisbonne Le Parlement européen avait un vrai pouvoir de négociation dans ce texte-là, et on espérait que, comme le, pouvoir, comme le Parlement européen est censé être une institution démocratique, on allait pouvoir utiliser, enfin, que le Parlement allait pouvoir vraiment soutenir cette position, disons, plus conforme à l'intérêt général. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Le Parlement, et notamment la commission agriculture du Parlement, a été la pire. Elle était vraiment la pire, et où les membres de la commission agriculture du Parlement avaient beaucoup de conflits d'intérêts avec, avec l'industrie agroalimentaire et les, les principaux syndicats paysans majoritaires, pour ne pas les nommer. Euh, donc c'est extrêmement grave ce qui vient de se passer. Et euh, bon les, les, ceux qui représentent les, les principaux producteurs, les plus gros, sont contents. Les industriels sont contents. Et, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la, la PAC en fait sert à l'agro-industrie la, à euh, pour euh, faire subsidier en fait la production de façon à pouvoir euh, obtenir des matières premières à prix cassé. Euh, donc l'industrie agroalimentaire européenne aujourd'hui peut acheter euh, auprès des agriculteurs des denrées à des prix ridicules euh, inférieurs au coût de production euh, largement et euh, qui lui sert après à, à être compétitif sur les marchés internationaux euh, et, et c'est compatible avec l'OMC etc donc euh, et donc on, tout, tout espoir de, de couper avec cette logique là a, a échoué malheureusement donc tous ces systèmes de soutien public Euh, toute, la, toute la politique publique de soutien à l'agriculture, malheureusement, euh, je crois, à, à... On, on pourrait nuancer dans les détails, il y a des aspects qui sont un peu moins terribles que ça, mais en gros, on ne peut plus guère compter aujourd'hui si on veut vraiment opérer une transition écologique pour l'agriculture sur les systèmes de soutien euh, citoyen à la production, comme euh, les, les gazapes, euh, Euh, les systèmes de, de coopératives euh, où euh, les consommateurs euh, soutiennent directement en fait, les, les, les producteurs euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour soutenir à la fois les prix et euh, les encourager à, à s'orienter vers des méthodes de production plus, plus justes euh, et plus écologiques. Juste pour revenir un moment au traité transatlantique, ouais. euh, où est-ce qu'ils en sont dans les négociations et qui sont les, les personnes ou les groupes qui pilotent un, le processus Alors, euh, les négociations viennent de commencer, Enfin, elles viennent de commencer. ça fait quelques mois en fait, elles ont commencé cet été, euh, donc on en est à un stade très préliminaire, euh, parce que les, des négociations comme ça, ça prend très longtemps, a priori, euh, Parce que, et, et ce n'est que la phase de négociation, après il y a la phase de ratification, d'approbation qui va elle aussi prendre énormément de temps. Euh, donc, on pas, euh, je ne crois pas qu'on soit euh, dans un calendrier euh, où, euh, y a pas de où une décision viendrait avant deux ans, quelque chose comme ça. Euh, ça, c'est une, une. Alors, euh, oui, donc, oui on, ça, au niveau du calendrier, je pense que c'est à peu près ça. Euh, donc, il faut savoir que la DG Commerce, euh, donc l'administration la, de la commission, le département de la commission qui s'occupe co du, du commerce international, a un pouvoir très important dans ce domaine-là. Elle a le droit de négocier au nom de l'Union européenne dans son ensemble, au nom des États, au nom de tous les États. Donc elle a reçu pour ça un mandat de négociation de la part des États. Euh, qui aujourd'hui est, est un document secret. On, a, on, sait, on, sait, on sait par des fuites plus ou moins ce qu'il y a dedans, mais plus ou moins. Et vous savez que, tu sais que le, dans ces histoires-là, le diable est dans les détails. Il suffit d'une virgule, il suffit d'un mot pour changer complètement le sens d'un texte. Euh, et donc tant qu'on n'a pas accès au document lui-même, euh, on ne peut pas savoir en fait sur quelle base la commission négocie. Euh, ce qui est extrêmement grave parce qu'on parle quand même d'un accord qui a le. Il faut savoir que les, les enjeux de cet accord sont considérables parce que. Traditionnellement, un accord de libre-échange porte sur les droits de douane. Euh, donc sur les. Euh, or les droits de douane, euh, sur, le, sur le fait de, de baisser les droits de douane. Donc on, on échange. Je t'échange euh, du roquefort et du fromage contre euh, les services financiers ou. Ou, euh, ou les OGM ou quoi, et chacun donne en échange de l'autre, enfin, et donc l'idée c'est qu'on baisse les droits de douane pour faciliter le commerce international. Ça c'est la logique. Aujourd'hui cette logique-là est quasiment inutile euh, entre l'Europe et les États-Unis parce que les droits de douane sont quasiment nuls, enfin ils sont à 3 ou 4%, c'est marginal. Donc ce qui est en jeu vraiment aujourd'hui c'est les réglementations. Euh, c'est l'harmonisation des réglementations. Donc l'idée c'est que euh, chaque système réglementaire reconnaît très l'autre donc les normes américaines deviendraient euh, possibles, enfin deviendraient euh, à terme euh, reconnues par le système européen, et vice-versa. Euh, donc ça veut dire que, donc, évidemment, l'enjeu c'est dans quelle direction est-ce qu'on harmonise. Euh, la Commission européenne jure, à qui veut l'entendre, que non, non, non, non, non euh, on, ne, on ne tolérera aucun, aucune baisse de niveau dans les réglementations européennes, parce que dans, notamment en matière agricole, en matière de gemme, en matière de, de traitement des animaux, en, en, de, de l'abattage des animaux, normalement, euh, on parle de, de procédés de désinfection, etc. Euh, dans, le, dans le fait de. On peut, bon, il bon, y a des sujets qui sont connus, hein, sur le fait de donner des hormones de croissance euh, aux bovins, sur le fait de laver les carcasses de poulet euh, avec de l'eau de, de javel, enfin, avec des produits chlorés en tout cas des choses comme ça, euh, qui sont donc les normes européennes par rapport à ça sont, le, sont vraiment supérieures aux normes américaines euh, et donc la commission jure que non non non non tout ça on ne touchera à rien euh, mais c'est enfin je vois pas comment ils peuvent, ils peuvent remettre ça c'est une négociation tout est sur la table euh, et il se trouve qu'en gros dans notre appréciation euh, les termes du débat c'est euh, On est, ce qu'il y a sur la table, en fait, c'est euh, d'un côté euh, la réglementation des produits alimentaires euh, pour l'Europe qui est plus élevée, et de l'autre côté la réglementation des produits financiers euh, qui est plus élevée aux états unis parce qu'il se trouve que les états unis ont eu une réponse euh, supérieure euh, à l'Europe euh, en termes de réglementation des marchés financiers après la crise, euh, ce qui n'est pas, pas quelque chose de connu. Donc aujourd'hui, on a une espèce d'alliance de fait entre Wall Street, la City et la Commission euh, en échange euh, de... Euh, des demandes euh, en, en face des demandes de, de, de l'industrie agroalimentaire américaine et donc l'idée c'est qu'à terme on pourrait négocier comme ça des produits agroalimentaires contre les services financiers euh, ça c'est une possibilité, on ne sait pas si ça va se passer comme ça mais en gros dans, dans, dans notre analyse c'est les grands termes du débat à peu près euh, il y a plein d'autres éléments il y a, y a les, la réglementation des produits chimiques qui est super importante il y a la réglementation de, de l'automobile aussi, des émissions de CO2 etc enfin tout est sur la table potentiellement Euh, donc c est, c est, les enjeux sont vraiment énormes. Ce qui est en jeu, c'est rien moins que notre héritage réglementaire, enfin le résultat du processus démocratique depuis 30, depuis, allez, 30 ou 40 ans. Donc c'est extrêmement important. On parle aussi, dans le cadre du traité transatlantique, mais c'est quelque chose qui existe dans d'autres traités aussi, je pense, mmh. de mettre en place euh, des tribunaux qui permettront aux grosses entreprises de poursuivre les États qui essayent de réglementer certaines choses et qui donc sont une atteinte à leurs bénéfices. Est-ce que tu peux nous développer ça Oui. En fait, ça c'est un aspect extrêmement important des discussions et ça on n'en a pas encore parlé, mais ce dont tu viens de parler, c'est ce qu'on appelle le règlement des différends relatifs à l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quelque chose qui existe déjà. Euh, notamment entre l'Union Européenne et un certain nombre de pays. En général, ce sont des choses que nous, l'Union Européenne, on imposait, au, notamment aux pays en développement, avec qui on voulait signer des accords de libre-échange. Euh, ce que ça signifie, c'est que, euh, pour protéger les investissements, euh, quand, par exemple, une entreprise européenne investit pour construire une usine, je ne sais pas, moi, au Brésil, par exemple, euh, si le gouvernement brésilien prend, euh, par exemple, dans le pire des cas, nationalise euh, l'entreprise, euh, et donc exproprie l'investisseur, Euh, il faut que l'investisseur soit protégé il faut que son investissement soit protégé et donc il faut qu'il ait des garanties légales pour ça et donc il faut qu'il qu puisse se retourner euh, contre l'état euh, qui euh, nuirait à son investissement, ça c'est la logique euh, le, la conséquence euh, précise de ça c'est qu'en fait ce qui est en jeu c'est euh, la possibilité euh, dans, dans, l'application concrète de ça on a vu par exemple euh, l'entreprise de tabac Philippe Maurice poursuivre l'Australie en justice pour des réglementations sur ce qu'on appelle les paquets neutres, c'est-à-dire l'interdiction du marketing sur les paquets de cigarettes. Bon, Philippe Maurice a estimé que ça, ça nuisait à ses profits futurs futur, j'insiste, euh, et que donc il allait perdre de l'argent à cause de ça, et que donc, il avait le droit, donc ça nuisait à son investissement, et que donc euh, il avait le droit de poursuivre l'Australien en justice, le, la procédure est en cours. Autre chose qui est très importante, c'est qu'on ne parle pas ici d'un tribunal normal, on parle d'un tribunal arbitral, euh, qui est une création assez étrange, euh, qui en fait, le juge dans ce cas-là est un avocat, est un avocat spécialisé dans ce domaine-là, euh, en fait le, le tribunal se résume à trois personnes, il y a l'avocat qui représente euh, en l'occurrence l'état un autre avocat qui représente l'entreprise le, et un, un, un, un arbitre, donc un, un autre avocat qui arbitre euh, et qui donc euh, voilà, va, va rendre un arbitrage, ce qu'on appelle un arbitrage donc une décision de justice euh, donc c'est très grave parce que c'est notamment quelque chose qui existe sous l'OMC euh, ou sous la Banque Mondiale ce type de tribunal donc ça veut dire que euh, et alors ça c'est du droit international c'est à dire que c'est pas quelque chose qui est euh, soumis par exemple à une autorité démocratique il n'y a pas, de, y a pas de, allez, de droit de regard en fait euh, des électeurs par exemple sur qui seront les juges. Euh, Il y a, ce qui existait avant, c'était que euh, sous l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce par exemple, c'était qu'un État pouvait quand, quand par exemple un investisseur était euh, euh, allez, euh, disons euh, estimait qu'il avait souffert des décisions d'un autre État, il fallait que lui-même aille voir son État de tutelle donc là où il est, là où il est en fait, il dit écoutez, voilà, euh, c'est un, un cas célèbre par exemple, c'est euh, Suez en Argentine qui, avait, qui a été euh, en quelque sorte exproprié Euh, par l'État argentin parce qu'il euh, est il en fait euh, a, au moment de la crise, enfin, il y avait un mécontentement très fort vis-à-vis en fait, -vis du comportement de Suez vis-à-vis euh, -vis de la population argentine qui coupait l'eau, etc. Euh, enfin en tout cas, il est, et donc l'État argentin avait estimé que Suez euh, ne, ne, ne remplissait plus en fait. Le, le, Ses, ses devoirs vis-à-vis -vis de la population de Buenos Aires euh, ne, et donc euh, avait exproprié, avait renvoyé Suez et donc Suez a, avait, a donc poursuivi euh, l'Argentine en justice euh, et va gagner malheureusement euh, parce que en fait, oui, bon, dans le détail je ne saurais pas vous expliquer exactement pourquoi, c'est des points de détail extrêmement précis euh, mais donc là on parle de chiffres colossaux on parle de presque un milliard de, un milliard de dollars que l'Argentine devrait repayer à Suez euh, Parce que voilà, ça correspondrait à peu près à ses profits futurs jusqu'à la fin de son contrat. Euh, donc ce qui est en jeu effectivement dans cet accord-là, c'est d'abord l'instauration d'un mécanisme de ce, de ce type entre l'Union Européenne et les états unis euh, Donc un mécanisme de, voilà, de, de ce qu'on appelle en anglais ISDS, donc euh, Investor State Disp euh, Dispute Settlement. Euh, je ne connais pas la traduction exacte en français il faudrait que je la trouve d'ailleurs, ce serait bien euh, mais donc c'est ça, c'est un système de règlement des états, euh, de règlement des investissements entre les investisseurs et les états euh, donc ça c'est une première euh, un premier sujet qui est très important euh, parce que tu comprends que Euh, tout ce dont j'ai parlé avant les OGM, les poulets chlorés le bœuf aux hormones, etc. ce sont des choses qui sont connues dans l'opinion publique en Europe euh, notamment auprès des agriculteurs et des consommateurs et donc c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile à faire avaler à la population et notamment à la France, notamment au gouvernement français qui historiquement a une position très critique et par rapport à ça et par rapport au libre-échange en plus et donc la commission est tout à fait consciente de ça et donc euh, ce qui est en jeu en réalité je crois euh, c'est pas tellement, même si ça c'est important parce qu'on voit que l'industrie agroalimentaire américaine demande explicitement ce genre de choses, euh, ce qui est en jeu c'est pas tellement euh, même si c'est important euh, que ce type de normes soit euh, enlevé en fait dans le, de, dans le cadre de cette négociation, ce qui est vraiment en jeu c'est la mise en place d'un système institutionnel qui permettrait après Euh, pour toutes les normes, quelles qu'elles soient et tous les investissements, quels qu'ils soient euh, à des entreprises de poursuivre des états en justice donc, euh, ou de menacer de poursuivre des états en justice s'ils veulent prendre ce type de réglementation, donc c'est très important euh, et ça aurait vraiment ça, ça aurait un vrai effet euh, et un, y a, donc il y a ça il y a encore un autre dispositif institutionnel qui est en cours de négociation euh, ce qu'on appelle un système de convergence réglementaire entre l'Europe et les états unis qui donc rassemblerait les agences réglementaires de chaque côté Avec, euh, et c'est évidemment tout l'enjeu pour les entreprises, euh, un système de consultation assez étendu auprès de ce que veulent, le, de ce que veulent les grandes entreprises, euh, pour faire ça aussi, pour euh, à terme réglementer euh, dans, un, dans quelque chose qui s'appellerait un conseil euh, transatlantique réglementaire. Euh, donc, il serait un système euh, international euh, où euh, des, des, des bureaucrates euh, non élus hein, de chaque côté euh, viendraient négocier, alors euh, de façon secrète ou publique, ça non plus, c'est pas clair, euh, viendraient négocier le, ce qu'on appelle donc voilà, le, le terme est clair, la convergence réglementaire, donc l'harmonisation des normes euh, et surtout sur un peu tout et n'importe quoi, et notamment euh, dans l'alimentation, évidemment donc. Le, le, grand, le grand enjeu c'est ça en fait à mon avis, il y a d'abord ces questions-là qui sont vraiment des questions euh, thématiques euh, donc les EGM etc qui sont des, des choses qui font peur à tout le monde mais qui sont quand même sur la table et qui vont être très difficiles à négocier et si ça c'est pas possible euh, la, la mise en place d'un système institutionnel plus discret disons euh, et de beaucoup plus long terme et permanent surtout Euh, qui permettrait en fait d'obtenir euh, euh, à l'avenir ce qu'on n'a pas réussi à obtenir dans le cadre de cette négociation-là maintenant. Donc voilà, c'est donc tout ça qui est sur la table. Oui. On a, a d'ailleurs publié un, un, un papier euh, sur la base d'un document qu'on a de, fuité euh, de la commission qu'on a reçu, qu'on a, on a, on a publié un rapport assez important euh, euh, là-dessus lundi dernier, donc euh, avant-hier, Euh, et, euh, et ça, ça a rendu la commission super furax euh, ils, nous, ils se sont beaucoup énervés donc c'est la première fois que ça arrive ils ont publié un communiqué de presse où ils nous attaquent nous, CEO, Corporate Observatory en disant qu'on est un groupe anti-commerce anti-business anti que c'est n'importe quoi, qu'on n'a rien compris enfin bon euh, bon, euh, s'ils commencent à s'énerver comme ça c'est peut-être qu'il qu y a quelque chose de vraiment très important là merci beaucoup, bah, avec plaisir